الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه السلام عليكم الله وبركاته bienvenue à une nouvelle séance de l'étude de fiqh les règles de la purification en islam dans la religion d Allah. passons à présent à la purification, Et plus spécifiquement, bien sûr, on parle surtout pour la salat. Surtout lorsqu'on va faire la salat, on va faire la prière. Alors, ils disent les ulama, « ul Tahara, la pureté du lieu qui est physiquement en contact avec le musalli qui fait la salat. » Eh bien, sa pureté, elle est obligatoire, elle est requise pour la salat. En d'autres termes, Si dans cette salle, sur le sol, il y a quelque part des impuretés, ça, ça ne m'affecte pas nécessairement si moi je vais prier dans une zone où il n'y a pas d'impureté. Le plus important, c'est la zone avec laquelle je suis en contact direct pour ma salette. Il ne faut pas qu'il y ait... d'impureté dessus. La même chose pour ce qui est de les vêtements les vêtements dans lesquels le il fait sa salat eh bien on doit s'assurer qu'il n'y ait pas d'impureté là-dessus. Il n'y a pas d'impureté là-dessus et que les vêtements eux-mêmes ne soient pas faits à partir d'impureté. Les savants, ils parlent, on ne va pas encore une fois peut-être, je pense, dans le dans on va voir ça, Inch'Allah, un peu. Mais les ulama ils parlent de euh, des vêtements qui, qui sont faits à partir de la peau de certains animaux qui sont interdits, qui sont haram à consommer. Ok Est-ce que est-ce que cette peau là va être najis ou non C'est clair. Donc s'il y a des, des vestes ou des manteaux ou autre chose qui sont faits à partir de de, de la, c'est pas moi la, la peau de, de, de tigre ou de lion ou je ne sais pas quoi. Est-ce que ça c'est tahir ou c'est najis? Donc si le vêtement est considéré najis, la personne ne peut pas faire la salade dans un tel vêtement. Wa taktalifa fi ma'na al-wujub al-madhkuri fa qila taharatu huma wajibat wujub al-fara'id donc il y a des ulama ici qui disent que cette obligation là dans le madhhab enfin, quand j'ai dit ulama c'est à l'intérieur du madhhab d'al-Imam Malik, il y a des ulamas qui disent que ça, on parle vraiment d'une obligation qui est ferme, dans le sens où celui qui fait ça de façon volontaire, il est athme. Il a désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala, en faisant la prière dans des vêtements dans, sur lesquels il y a une najasa, par exemple. Mais la personne sera pardonnable pour quoi Al-adz, au L'incapacité ou l'oubli L'oubli c'est quoi C'est quelqu'un a oublié qu'il y avait une najasa sur ses vêtements et il a fait la salade. La salade elle est valide. Ou quelqu'un ignorait qu'il y avait une najasa. Ou l'incapacité, l'adj, incapacité. incapacité. Quelqu'un il avait une najasa sur ses vêtements Il a fait de son mieux tout ce qu'il a trouvé, l'eau et ainsi de suite, pour nettoyer. Il avait une petite quantité d'eau, il a fait de son mieux, mais il reste une petite trace de Najasa qui ne part pas, et c'est impossible pour lui de l'enlever tout de suite. Il fait la salat, et la salat, et il ne sera pas, euh, pas blâmable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ulama, encore une fois, dans le madhabe de l'imam Malik, ils disent que la tahara, la pureté des vêtements ainsi que du lieu en tant que tel, c'est une sunnah. مؤکدة واجبته نجوبه سنتی المؤکده. این یک سنت اکثریتی است. این یک سنت اکثریتی ما في الارض جميعا منه دونك cette terre à la base elle est pure si on a une évidence un dalil bien particulier si on a un certain soupçon on pas ici si la question de al on va donner des exemples qui vont venir juste après il y a des lieux déjà qui ont été cités dans les hadiths qu'on ne doit pas prier dans ces lieux là et la même chose ici si tu as une certaine Évidence, euh, encore une fois, si quelqu'un travaille dans un supermarché, je ne parle pas pas ici de halal, haram, je ne parle pas de travail, ok je parle d'une situation particulière pour la salette. Quelqu'un travaille dans un supermarché, et dans ce supermarché-là, il y a une grande salle de stockage. Il décide de faire la salette dans cette salle, lors de ses pauses. Mais dans cette salle de stockage, il sait que dans cette zone-là, il y a souvent de l'alcool qu'on va stocker ici et qu'il y a parfois des bouteilles qui se brisent et qu'il y a de l'alcool qui coule et ainsi de suite. Encore une fois, si ce frère-là est du madhab qui dit que l'alcool elle est najis, elle est impure, il ne doit pas prier à ce lieu. Même s'il n'y a pas d'évidence, tout a l'air d'être, il ne voit pas des gouttes d'alcool. Mais il y a un fort soupçon ici. Avair, rappelle ça quoi, Avair. Avair, c'est que il y a de fortes indications. Même si à la base c'est pur, tout est pur à la, à la base jusqu'à la preuve du contraire. Mais s'il y a de fortes indications, ça c'est faut prendre des euh, des mesures. Oui, même si. S'il va la nettoyer, c'est autre chose. S'il va la laver, il va s'assurer de bien laver, de sorte à ce si, qu'il y a des nadjasat, il va les enlever. Ça n'a pas de problème là-dessus. Non. Oui. Est-ce que c'est souhaitable de refaire la prière? par à ma connaissance. Wallahu alem. Pas ma connaissance. Non. Là, l'auteur, il nous mentionne certains lieux dans lesquels particulièrement on ne doit pas faire la salat. On ne devrait pas faire la salat dans ces lieux-là parce qu'ils sont cités dans les hadiths. Numéro 1, ma'atinu al-Ibil. Ma'atinu al-Ibil, ça c'est les lieux dans lesquels il y a rassemblement de chameaux al-Ibil. Les chameaux se rassemblent. Les chameaux, il y a l'Ibil, l'Ibil, ma'. vont aller se rassasier lorsqu'il y a de l'eau, ils vont aller boire de l'eau. Après ça, ils vont se rassembler dans des lieux qui sont bien déterminés. Je vais être honnête avec vous. Comme vous le savez, je n'ai jamais habité dans le désert. Et de ce fait, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les chameaux et je ne peux pas vous en dire plus comment ça fonctionne exactement. Je n'ai jamais géré un troupeau de chameaux. Mais je sais que les ulama, ils disent « Ma'art in » c'est les lieux de rassemblement des chameaux. Et là, on ne doit pas faire la salat dans ces lieux لا الصلاه فيها مكروهه على المشهور ميمسي dans le madhab d'ul comme il dit ici le commentateur c'est que c'est c'est c'est pas nécessairement interdit mais c'est pourquoi est-ce que le hadith il nous dit de ne pas prier dans Marâth, ils il y a beaucoup de, de Najasat qui seront présentes d'impureté d'autres disent parce que c'est un lieu dans lequel il y a la plus de présence de Elgin al Allah mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on ne devrait pas faire la salat ici et les ulama, ils disent que ça ne s'applique pas nécessairement pour les lieux de regroupement des moutons ou des vaches c'est pas la même chose on peut prier dans Marth et nous ranem les lieux de regroupement de, de moutons ou de vaches on peut faire la, la salat. Numéro 2, un autre lieu, c'est قارعاتو التاريق. C'est quoi قارعاتو التاريق التاريق, c'est le chemin, comme la rue. ال قارعه, c'est l'essentiel, le centre, c'est là où les gens يقراعونه. C'est là où les gens marchent. On peut avoir un chemin, une rue comme ça. Il y a une certaine zone qui est à l'écart, les gens ne passent pas par là. Ça, c'est pas un problème. Mais قارعاتو التاريق, comme le trottoir, par exemple, on ne fait pas لَسَلَاتِ فِي قَارِعَتْ اَتْتَرِيقِ تُكْرَهُ أَسْلَاتُ في أَتْتُرُقَاتِ عِنْدَ الشَّكِ فِي إِصَابَتِهَا بِأَرْوَاثِ الدَّوَابِ وَأَبْوَالِهَا فَإِذَا صَلَّ فِيهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ Donc là les ulama comme il dit ici ils considèrent que c'est détestable de prier dans ce genre là de passage dans la rue là où les gens passent bien sûr initialement les ulama dans le passé comment ils donne le raisonnement derrière ça. Ils disent parce qu'il y a beaucoup de déwebs qui passent, beaucoup d'animaux qui passent par là, et de ce fait ils vont faire leurs besoins, ainsi de suite. Mais c'est plus général que ça. Euh, même parfois les, les souliers des gens et tout ce que les gens portent dans la rue, ainsi de suite, ça veut dire c'est pas l'endroit le plus propre. Il, y a, il peut y avoir présence de plusieurs types de matières, et parmi ces matières là, il y a des matières qui seront impures, qui seront des najassats. Mais ils disent, si il prie là, إِذَا صَلَّ فِيهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ Il devrait refaire la prière si c'est encore dans l'horaire. أَعَادَ فِي C'est quoi l'horaire, ça veut dire, soit l'horaire sorti ou pas sorti. Quelqu'un, il va faire la salat sur le trottoir. Il a fait salat ou al-asr. Et il t'a dit, je viens de prier sur le trottoir. Je dis, Amen Ils ont dit, les ulama n'en prient pas sur le trottoir. Ah, vraiment, va refaire ta salade. Tant que l'horaire n'est pas encore sorti. Si l'horaire est sorti, c'est fini, maintenant c'est maghrib, il ne refait pas la salade. « Afa Allahu oui. amma salaf, qu'Allah pardonne. » C'est de ça qu'on va parler juste après. Ils Wa amma, idha salla fihi li al masjid, au fara shashay an tahiran wa salla alayhi, au tayakana taharataha, Ils disent que si il prie là par nécessité, c'est quoi par nécessité Comme ça se fait beaucoup dans les pays arabes, les grands masjids en ville où il y a beaucoup de rassemblements, souvent pour salatul jumu'ah, ce c'est pas suffisant à l'intérieur. Les gens vont prier à l'extérieur. Ça, c'est pour ad-darura, pour la nécessité. Ça, il peut prier. Donc, on peut prier sur le trottoir. Si le masjid, il est complet comme ça, et c'est à l'extérieur du masjid, on peut faire ça. Ou, si on va, tu vas mettre un tapis dessus ou quelque chose. Tu vas mettre un ha'il, un tissu entre toi et entre la terre. Tu peux faire la sonnette. Ou, si il est certain que c'est tahir, certain que c'est pur. Il n'y a personne sur le trottoir Tout le monde est à la maison, COVID, lockdown, tu es seul, la seule personne dans la rue, et il vient d'avoir des pluies d'une grande intensité, ça a tout. Donc là, tu es certain que le trottoir, il est pur, il n'y a pas de najasa, là tu peux faire la salette. Oui Là, juste un petit détail, ok juste Ça, on ne parle même pas de la question aussi de gêner les gens, ok Si, y a, si on gêne les gens, c'est un passage public, qu'en faisant la salette, on gêne les gens. La darar ou la darar. Là, ça devient quoi Interdit de, de prier là et de, de bloquer le chemin des gens. Mais on, ici, il parle pas de ça. Ici, il parle de ne pas prier sous un angle de pureté ou impureté. Naamakhi. Oui. On ne peut pas prier dans les toilettes. Alors je laisse passer euh, et on ne laisse pas passer. Il faut trouver <rire> Il faut trouver un endroit où faire la salette. Il faut se préparer à l'avance, faut prévoir à l'avance, OK S'il y a des situations vraiment extrêmes, extrême, extrême la personne, mais ça c'est vraiment je parle extrême. La personne elle cherche une, une un lieu même pour faire la salette en étant assis, comme dans l'avion habituellement. Si on ne peut pas Ça veut dire que si il a pas d'espace pour faire soujoud, il y a pas, soudoud, y a pas y a, je peux pas trouver un espace où je peux faire la salat, je peux faire c'est ça situation extrême qui devrait être très très rare dans la vie. C'est clair, mais normalement ça n'arrive pas surtout si on prend le soin de préparer pour notre salat. C'est clair Bon, après ça elle dit, Bahru il dit "Dahr al-Bayt al-Haram", le toit de la Kaaba. La Kaaba, on ne peut pas prier sur son toit. Et ça, c'est pur pour l'interdiction. fihi lit-tahrim ala fi al-mashhur, c'est interdit. Pourquoi Parce qu'entre autres, les uléma ils disent prier sur le toit de la Kaaba, on ne peut pas faire face à la qibla. On ne peut pas faire face à la qibla. Qibla ne sera dans aucune des des directions. Wal-mashhuru jawazul-nafil fi jawf al-ka'ba t'dun al-fard. et l'opinion aussi dans l Imam l'opinion officielle dans le madhab de l'imam Malik, c'est qu'on peut faire la salat de nafila surérogatoire à l'intérieur de la Kaaba, mais pas les obligations. C'est clair, le prophète صلى الله عليه وسلم il a prié, il a fait salat nafila à l'intérieur de la Kaaba, et ça c'est un délit dans le de imam Malik, qu'on peut prier à l'intérieur de la Kaaba, mais seulement la nafila, pas la prière obligatoire. Oui, akhi. Oui, oui, ça, si on est à, à l'intérieur d'un avion, et là, je réponds à une réponse générale, qui okay, n'est pas nécessairement selon l'opinion du Malheb Maliki. Donc, faire la salade dans l'avion, si on peut. Toujours, on se rappelle de la règle qui dit qu'on fait notre mieux. Donc, à l'intérieur de l'avion, on a deux problèmes. On a le problème de la qibla, et on a le problème de faire la salade... Debout, al qiyam Si on peut faire l'un ou l'autre, on doit les faire. Comme en général, les avions qui vont vers Medina ou qui vont vers Jeddah, surtout pour les Hujjaj qui font le Hajj ou pour la Umrah, il va toujours y avoir un lieu de salat, un espace pour faire la salat. Ou dans certains vols, dans lesquels il n'y a que des musulmans, il y a des gens pratiquant un fonds salat, ainsi de suite, même s'il n'y a pas un espace officiellement décrété pour faire la salat, mais tu peux aller en arrière et choisir toi-même un petit espace comme ça et faire la salat normale. C'est clair, donc là le qiyam ne sera pas un défi, on peut prier la salat normale, en étant debout, en faisant recours, soujou, ainsi de suite. Après ça, la question de la Qibla, c'est la même chose Si on est capable de faire face à la direction de la Qibla, il faut faire face à la direction de la Qibla. Parfois, si on par exemple, si on voyage de l'Amérique du Nord, on va vers l'Europe ou vers l'Afrique, il va avoir pour une bonne durée du vol, pour une bonne période, et eh bien l'avion sera dans la direction de la Qibla. Pas de façon précise. On sait, on va encore une fois, pas nécessairement. ça dans le Malik, mais l'opinion la plus juste c'est que on n'a pas à faire face à la Qibla de façon précise, au degré près. Que si la Qibla elle est là-bas, dans vers le coin là-bas, si je moi j'ai dévié de 10 degrés, c'est bon, c'est correct. Plus important c'est de faire face à Jihatu al-Kibla. Donc si la Qibla quelque part, elle est sud-est par exemple. Et l'avion se déplace sud-est, c'est ça la direction. On prie vers l'Arkéblé, il a pas de problème. Ou Parfois, on sait que l'avion va changer de direction. Parfois, on le sait. On peut prévoir ce genre de choses de nos jours. Ce n'est pas si compliqué que ça, savoir la carte, je pars de où vers où. On le sait parfois que l'avion va aller un peu vers le nord, après ça, va aller vers l'est. On va attendre que l'avion va prendre la direction de l'Arkéblé. Si ça, ce n'est pas possible, Parfois, on ne peut pas se lever. Parfois, la qibla est derrière nous pendant tout le vol. On fait selon ce qu'on peut. Donc là, on va faire la salat en étant assis. Et on va faire le recours et le sujoud avec un peu d'inclinaison comme ça. Le recours, tu es assis, tu vas t'incliner un peu pour faire le recours. Et le soudou, tu vas t'incliner au maximum, le plus que possible, pour faire ton soudou. C'est bon? Oui? Par contre, dans en fait, ma dit que moi, à droite, dans le et la c'est pas la de la c'est Non. Non. Oui, c'est interdit. On ne peut pas bloquer le passage des gens pour faire la salade. Okay? C'est un passage qui est nécessaire dans un terrain public. Si c'est mon terrain privé, ma maison, moi, là, c est, c est, ça m'appartient. J'ai la priorité. Mais si c'est un espace public, on ne doit pas bloquer le passage principal des gens vers leur massale ou autre chose. Si maintenant, encore une fois, si bien sûr c'est les gens qui... Veulent passer par là, je suis dans un parc, je prends un lieu et les gens insistent à passer par moi, ça c'est leur problème, c'est pas mon problème. Mais ta de prendre un espace particulier qui va bloquer le chemin des gens vers leur masque, ça c'est on peut pas faire ça. Non. Il y avait une autre question. Oui. Est-ce qu'une femme peut prier dans une aire dans laquelle les hommes peuvent l'avoir prier encore une fois, à l'extérieur du madhhab de l'imam Malik, À la base, une femme ne doit pas prier, faire la salat, là où les adjanib des hommes étrangers vont la voir, ok, Pour qu'elle puisse avoir, encore une fois, préserver sa aoura et ainsi de suite. Mais en cas de nécessité de darura, s'il n'y a pas un autre espace pour faire la salat et qu'elle doit faire la salat, Quelle fasse de son mieux pour se couvrir une et pour minimiser en quelque sorte son exposition parce que là c'est une question de priorité c'est la salade qui va prier qui va qui, qui prime sur tout autre aspect de la religion dans la zone non le prochain ici qu'on a c'est al hammam c'est quoi al hammam on ne peut pas prier dans le Hammam. c'est quoi hamam euh, la douche oui le, le bain public ok donc Dans leur temps, le hammam, c'est ça. C'est un bain public, ça existe encore une fois, jusqu'à aujourd'hui dans plusieurs pays arabes et ainsi de suite. Donc, hammam, c'est là où les gens vont se rassembler pour prendre un bain. On paye habituellement à l'entrée, on va entrer après ça à l'intérieur, tu peux prendre un bain. Dans le temps, dans le temps de tes grands-parents et ainsi de suite, ils prenaient leurs enfants par la force. Une fois par semaine, ils vont aller au hammam. لا ال دي تكره الصلاه في داخل الحمام اي في جوفه اما موضع نزع فلا حمام quand je dis les vestiaires ne pensez pas à les vestiaires comme ici okay? Dans les pays Dans les pays des musulmans et ainsi de suite, les vestiaires, ben les gens, ils préservent bien sûr leur, leur aura, mais c'est un lieu où les gens vont préparer leurs vêtements et ainsi de suite, ils vont se changer. Donc là, c'est pas interdit, ce n'est pas détestable de faire la salade dans les vestiaires. Mais c'est ma détestable dans le maître d'Imam Malik, de faire la salade à l'intérieur, c'est là où les gens se baignent, prennent leur, leur bain. الديسي و محل الكراهه اذا لميوقان بطهارته فاين ايقان فالصلاة في جائزه في مشهور المذهب. Mais malgré ça, l'opinion officielle du ici c'est que si la personne, si quelqu'un, il a le ياقين, il a la certitude, qu'il n'y a pas d'impureté, que c'est pur l'intérieur du حمام, là la personne elle peut faire le, elle peut faire la صلاة. Ça c'est l'opinion encore une fois officielle dans Le de Imam Malik rahman un exemple ici pour faire la différence entre les deux. Il y a quelqu'un qui arrive, il rentre au hammam, il est en train de prendre son bain comme ça. Puis après ça, il se rappelle, oh, j'ai pas fait la salette. Il y a des gens qui sont en train de prendre leur bain aussi. Là, c'est ma croix pour lui de faire la salat là-bas. Il sait parce que encore une fois. Le hammam est une grande madhinnah de oudou de najassat C'est une grand, il y a un grand soupçon ici de la présence de al-Najassat, vu que les gens se lavent et qu'il y a de l'eau qui qui circule et ainsi de suite. Mais si on parle du propriétaire du hammam lui, propriétaire du hammam, la nuit avant de fermer, il a tout lavé à l'intérieur très très bien, il a tout lavé avec de l'eau. Là il est certain qu'il y a pas de najasat. Tu comprends ça Ah j'ai pas fait salat ou legech. là ils peuvent faire là salat tayaqqana adamu qu'il a pas d'impureté il n y a pas de najaset. il y avait une question Mais, euh, dit que opinion, est que opinion majoritaire par le dans chaque mذهب comme dans le mذهب Shafi'i, Rafi'i, ainsi que Nawawi, dans chaque mذهب il y a les, les savants qui sont considérés comme les grands mouhaqiqines, ceux au fait qui ont, qu ont fait le, la synthèse du, de, tout, de tout le mذهب. Parfois, c'est le tardir par le délil, par l'évidence, même à l'intérieur du mذهب parfois, c'est parce que tel savant du mذهب Maliki, il a adopté telle opinion, mais elle est contraire au hadith, et de ce fait, le mذهب il a plus tendu vers l'autre direction. Oui. Ça je ne sais pas. La hal. Ça je ne sais pas. Oui, mais elle a pas parlé du du hukm ici, de rentrer dans le hammam, est-ce que c'est permis ou non que okay. Ça je ne sais pas. La hal. Mais en gros, si je donne une réponse générale, les uléma ils parlent ici de le hammam. Est-ce que s'il n'y y a, il y a pas de cache pour la les gens se couvrent bien leur et ainsi de suite, il y a pas de mal à entrer dans le hammam. Mais s'il y a cache pour la et ainsi de suite, les gens ne sont pas bien couverts et tout, c'est là où il y a des uléma qui disent que il ne faut pas, euh, il faut pas entrer au hammam. Non. Ouiari. Dans un, ah, à propos de quoi Ok. on va parler de la في داخل الحمام اه انا ديجا بايت ça المزبلة ألم. <attractions> <fun> <work> الزبالات حيث تكره الصلاه فيه ان يؤمن من النجاسه والا فلا كرهها encore une fois la salat dans un tel lieu si on n'est pas certain de pouvoir éviter la najasa. mais si la personne sait qu'elle va éviter la najasa, pour certains, ce n'est pas détestable. Encore une fois ici lorsqu'il parle de toutes ces questions là les ulama parlent de tout Il a rien qui dit, sauf si c'est quelque chose de complètement illogique, faut exagérer, mais les ulama ils disent pas « Pourquoi tu poses cette question ?» Parce que peut-être il y a quelqu'un qui va faire la salade devant, peut-être il y a quelqu'un qui travaille dans un dépotoir. Okay? Comment il va faire la salade, une telle personne Alors, si... La personne n'est pas certaine, nadjacent, pas Alors c'est certainement détestable, grandement détestable, de faire un, un salad dans un tel lieu qui. Mais si il y a, parce qu'il y a des potoirs et des potoirs. C'est un dépotoir qui est temporaire, utilisé parfois et parfois pas utilisé. Il y a pas beaucoup d'ordures et que juste après c'est bien nettoyé. Comme on a dit dans certains climats à travers le monde, il y a beaucoup de pluies, d'illuviens à chaque jour, beaucoup de, de beaucoup de pluie, ça nettoie, ça nettoie comme ça en masse. Et il est certain qu'il n'y a pas de najasa. Les ordures, de, ça fait deux jours, tout a été porté, c'est fini. Et il y a eu des pluies diluviennes. Là, il peut faire là, la salade. Oui, Akhi. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui, on est d'accord, mais là, on parle de l'mezbele, on parle du dépotoir des ordures, ouais. et on parle selon le madhhab de l'imam Malik. Ça veut pas dire nécessairement que c'est comme ça dans tous les madhhab, ok Oui. Oui. Parce il a peur que mais ça, c'est... Exactement. Si... Limite, limite. Si il sait, entre haram et entre... Mais encore une fois, est-ce qu'il va se mettre dans cette situation Tu comprends non, ce que je veux dire je Non. C'est des, des situations très extrêmes. Ouais, ouais. Okay? Quand, quand on les laisse pour... Comme on l'a dit, ça ne ça devrait pas être normal, quelque chose qui arrive normalement. Donc, ça, c'est des situations extrêmes qui peuvent arriver, par exemple, par exemple, ok, dans le cas des prisonniers. Il y a des prisonniers, parfois, on va leur donner une petite cellule, et la cellule, elle est juste, quoi, 2 mètres sur 2 mètres, ou 3 mètres sur 3 mètres, et qu'il y a des toilettes qui sont, quoi, incorporées. Il y a pas, il y a pas de force, il y a pas de... Donc, c'est une, une situation très extrême. Mais à la base, le musulman doit prendre sa salade très au sérieux. Ça, c'est notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Prochaine question ici, Al-Majzara. Al-Majzara, c'est C'est le lieu qui est fait pour abattre des animaux, l'abattoir. C'est là où on va abattre des animaux. تكره الصلاة فيها ان لم يؤمن من النجاسه والا جازت que ici la صلات, elle est مقروها, détestable encore une fois si on ne peut pas n'est pas certain de pouvoir se prévenir de la نجاسة. mais si on est certain qu'il n'y aura pas de نجاسة, encore une fois à la fin de, du shift le soir Aussi les ulémas ils parlent de al-Kanae. On va parler Kanae et son plus particulièrement. Ils parlent ici des églises des chrétiens parce que l'auteur il a parlé de cela. Mais les ulémas ils disent que ça inclut tous les lieux de de prière et de rituels des autres religions que à la base c'est euh, makruh dans le madhab du Malik ta'ala de faire. la salat dans ce genre de lieu surtout s'il y a à l'intérieur des statues ou de rep des représentations thématiques et ainsi de suite donc là il nous dit que ça c'est pour les lieux de prière et de recueillement des autres religions qui sont encore actifs S'il y a un lieu qui n'est plus actif, c'est des vestiges, les gens ne, sont, ne prient plus là-bas, c'est juste quasiment un musée ou autre chose. Là, si c'est en dernier recours, il n'y a pas de mal à ce que la personne, elle prie à l'intérieur. C'est bon Oui Taïb. Taïb. Les lieux de recueillement, la dit, <coughs> les lieux de recueillement qui sont communes, ça on trouve beaucoup ici, dans les hôpitaux, dans les lieux de travail, dans parfois les, les écoles, ainsi de suite, on va faire un lieu de recueillement pour toutes les croyances, parfois dans les aéroports aussi, ok, donc pour toutes les religions. Celui qui veut prier, il vient ici. Donc on peut faire la prière à l'intérieur et la soeur, elle dit parfois, il y a des Comme ça, des représentations de Noël et ainsi de suite. Encore une fois, « Fait taqoullaha <'en> mas S'il n'y a qu'un tel lieu, on fait de notre mieux même à l'intérieur du lieu, lieu en tant que tel, pour voir où est-ce que se trouve la direction de la Qibla, et c'est de trouver un espace comme ça où tout va être derrière nous, on ne sera pas vers la Qibla, on va pas avoir des statues vers la Qibla, ou des sapins vers la Qibla ou autre chose. C'est clair Non. Pansons maintenant aux vêtements. ما یوزیو منا الیباسی في أسالات. Maintenant, il va nous parler des vêtements dans la salate et pas nécessairement la pureté des vêtements. Il va nous parler aussi de... On a de mentionner aussi المقبرة, ok. المقبرة. Les cimetières aussi qu'on n'a pas le droit de faire la salate dans les cimetières. المقبرة. Oui, خیل. S'il y a une statue devant toi, faut dévier. Ok? Quand on voit qu'est-ce que, qu qui mène la personne à, à devoir se trouver dans une situation où elle n'a de lieu que statue devant devant moi. Ok? Là, là, c'est oui. Mais normalement, normalement, ils ne feraient pas ça. Ok, normalement, ça ne va pas arriver ça, parce qu'ils sont conscients du fait. Ça ne prend que deux trois plaintes pour qu'ils vont changer cela. Ok, on est des musulmans, on est monothéistes. On ne peut pas prier vers vers une statue. Tu peux juste prendre la statue, la mettre de l'autre côté. C'est pas c'est pas compliqué. Tu peux juste inverser inverser le design de la salle. Si quelqu'un volontairement fait un design dans lequel la statue elle est vers la Qibla. Il y a, il y a des questions à se poser ici sur la, la raison d'être de cette salle. C'est clair. Même dans le temps, quand on, on réservait des salles à l'université, dans d'autres lieux, ainsi de suite, euh, c'était une procédure normale, même les statues qui parfois étaient derrière et tout, les frères à chaque du Mo'ail couvraient ça avec, avec des, grands, des grands draps ainsi de suite. Ok حكم ستر ستر العوره في الصلاه ستر العوره في الصلاه واجب بدليل قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد كوفير لا صلاه كوفير لا عوره لور دو لا صلاه تين اوبليغاسيون باسكو الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وسوره الاعراف بليزيو علماء قالوا ان هذا يتكلم عن عوره الصلاه Et là, il va nous parler de la aura qui doit, euh, qui doit être couverte par l'homme, ainsi que la aura qui doit être couverte par la femme dans la salade. Notons ici une petite distinction très importante. Il ne faut pas mêler la aura de la salade avec la aura de devant les gens. Il n'y okay? a pas de, de telazoum entre, entre les deux. Il y a la aura de la salade qui parfois, sous certains avis, ainsi de suite, dans certains madhabs, est plus légère que la Aura devant les gens. Donc lorsqu'on dit que la femme elle peut faire la salade comme ça ou comme ça, ça veut pas dire nécessairement qu'elle peut être comme ça devant les étrangers, les adjanib. La même chose pour les hommes aussi. Ok. Donc quand on parle de la Aura de la salade, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça incluant pour les hommes et il va... porter certains habits devant les autres, ainsi de suite, qui sont contraires à la pudeur et tout, Et va dire, mais c'est correct, c'est parce que dans la salade, la salade, elle est valide. C'est pas pour la salade. Ça, c'est si tu pries dans ta salade, chez toi, à la maison, c'est une chose. Comment t'habilles devant les autres, c'est une autre chose. Donc, il nous dit ici, « Aqallu ma yusalli thawbun satirun min dir'in ridain » dire al qamis il dit le minimum que un homme devrait avoir comme vêtement pour la salat thawb c'est un vêtement une pièce de vêtement parce que le prophète wasallam on lui a demandé les sahaba ils ont demandé au prophète wasallam est-ce qu'on peut prier dans une pièce de vêtement un seul tissu le prophète wasallam a dit est-ce que chaque est-ce que Tous vous êtes capables d'avoir deux pièces de vêtements La réponse c'est que non, c'est pas tous les sahaba qui avaient le luxe qu'on a aujourd'hui de pouvoir avoir trois, quatre pièces comme ça à mettre. Il y a des sahaba qui ne trouvaient pas de quoi se couvrir à part un drap, comme un drap de nos jours ou une grande serviette comme ça. Donc ici, il dit le minimum, c'est une pièce qui couvre la awra. Satir min dir' Aurida, soit le dîrâ, le al-qamis, le al-qamis, c'est toute chose quand se vêtit par le haut, comme de nos jours, comme comme une robe ou un thawb, ce qu'on appelle de nos jours un thawb, un peu comme ce que tu portes, le thawb, que ce soit du Moyen-Orient ou le thawb style marocain, comme ça, tout ce que Tu vas porter par le haut, tu vas la, le mettre comme ça par ta tête et tu vas mettre tes bras à l'intérieur, appelle ça quoi Dir'un ou qamis. Il dit ou oh, comme autre alternative rida. Rida c'est c'est pas ce que tu vas porter par le haut, c'est ce que tu vas t'envelopper avec. Encore une fois, quelqu'un il n'a pas le luxe d'avoir un qamis comme ça, un lanthaube et tout, il n'a que un grand tissu De couleur noire, couleur jaune, peu importe, il va le prendre et il va s'envelopper à l'intérieur de ce tissu. C'est clair. Ça c'est pour un homme. Wa yu karahu an yusalliyabi faubil lisa'ala aktafhi minhu shayun fa'in fa'ala lam yu'ud. Il dit ici l'auteur, Ibn Abi Zaid que il est détestable qu'un homme pris dans un vêtement. qui ne couvre aucunement ses épaules. Ça, c'est détestable, c'est macro. Mais s'il le fait, il n'a pas à refaire la salade. Ça veut dire la salade, elle est quand même valide. valide. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici <métit brouhaha> Donc, pour l'aura, la Que ce soit à la salade ou même à l'extérieur de la salade devant les gens. Remarquez, même ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est trop simpliste. On peut aller plus loin. Il y a plusieurs aurats pour la même personne, ok La aura d'un homme dans sa salade, c'est une chose. Sa aura devant les étrangers dans la rue, c'est une autre chose. Sa aura avec son épouse, c'est une autre chose. Pour la femme, il y a sa aura avec les étrangers, les gens dehors, les hommes étrangers. Il y a sa aura avec ses mahram, son père et ses oncles et son grand-père et ses frères. Il y a sa aura dans la sallette. Il y a sa aura avec son mari ou ses jeunes enfants qui n'ont que quatre ans, deux ans, trois ans. Donc Il faut contextualiser les choses. Il okay? faut... Oui, Harry. Ça, c'est quoi Pas nécessairement, non. Regarde, si on parle de la femme, si on parle de la femme, vous le savez très bien que la femme, il y a l'opinion de plusieurs grands savants de l'islam, incluant plusieurs Et qui, en passant, si on prend, regardez ici, guide du débutant ici Je le cite juste parce qu'il y a des gens okay, qui disent que tout est euh Attendez, où est-ce que Ashatul Ardhtulifa kafayn yasturou Ah Na Regarde, si ça c'est comme je dis, ça c'est l'un des savants du madhhab Imam Malik, un savant du 9e siècle, al-Kulamiyyu al-Sam'ladi, al-Jazuli, son livre c'est Murshid al-Mubtadi'in. Donc ça c'est un, un savant reconnu du Madhab de Imam Malik. C'est pas entre guillemets wahabiste ni je sais pas quoi. Il a existé avant que les wahabistes existent sur cette terre. Qu'est-ce qu'il dit lui Si contrairement aux autres avis qui sont rapportés ici dans le livre le plus contemporain si le plus récent qui est le Mourni, qu'est-ce qu'il dit Il dit wa « Aura de la femme, pour ce qui est de la salat, la prière, c'est tout le corps sauf le visage et les mains ». واما بالنسبه الى الاجانب فيجب عليها ستر البدن mais devant les آجانب, les étrangers il lui est obligatoire de couvrir tout son corps C'est clair ça c'est une opinion même à l'intérieur du madhhab imam donc là couvrir le visage ou les mains, devant les étrangers commencez le il y a un khilaf entre les ulama là-dessus mais c'est pas vrai que ça c'est l'opinion de certains salafis ou de certains hambali ou autre chose non ça c'est quasiment dans tous les madhahib il y a cette opinion là surtout dans cette, cette certaines situations de fitna et autre chose donc là je dis c'est pas toujours la même chose une femme au masjid surtout si c'est dans le musalla des femmes ça aura c'est avec Avec les femmes c'est la aura de la salade seulement mais si cette femme là elle est d'opinion que il faut qu'elle couvre tout son corps devant les adjalib là la aurah, elle devient quoi différente à l'extérieur du masjid non, une dans les sexes. oui toujours quand on est étrangers on parle des toujours du du sexe opposé ok c'est les hommes et les hommes qui ne sont pas ces à elle oui oui C'est quoi C'est la fille. C'est quoi J'ai pas compris. C'est pas un minhaj. Pas... Ok. Ça, ça c'est autre chose. Mais moi, je parlais plus dans dans le langage familier des gens. Le langage. Moi, je, je, je parlais pas un langage ici de, de char ou de fiqh. Moi, je disais ce que les Je répète ce que les gens rapportent. Souvent, les gens, dès qu'ils n'aiment pas quelque chose, ils pensent que ça c'est ça, ça va trop loin, c'est trop sévère pour eux. Ils vont dire quoi Ça c'est salafis, les wahabis. Ok Donc, euh, tu vas dire des opinions comme ça, qu'il y a des savants qui disent que la femme elle doit couvrir tout son corps. On va dire ça en Algérie, Maroc, Tunisie. Il y a beaucoup de personnes, pas tout le monde, mais il y a un bon nombre de personnes qui vont répondre tout de suite. Ça, c'est en Afghanistan qui dit ça. Ça, c'est euh, les wahhabites de l'Arabie Saoudite. Que tu sois pas convaincu, ça c'est ton problème. Mais il ne change pas quoi les les réalités. Ça, c'est dans tous les livres de fiqh dans tous les livres de firq élaborés qui qui présentent les différentes avis à l'intérieur de chaque madhhab. Tu vas trouver que ça, c'est des opinions qui sont normales, qui sont présentes. C'est bon. Donc ici, un dernier point Inch'Allah, cela, parce que je pense c'est Salah maghrib Il dit Il faut que le vêtement qui couvre la auré, qu'il soit assez ample. Pour ne pas décrire, là, c'est quoi décrire C'est, ça doit pas décrire les formes de la aura. Il dit si فإن كان كذلك فيكراه ما لم يكن الوصف بسبب Si le vêtement, il est comme de nos jours, il y a des vêtements serrés ainsi de suite qui décrivent la aura. Là, ce vêtement, il est quoi Détestable dans le cas de la salette, sauf si ça décrit la aura à cause d'un vent. Il y a le vent, un vent qui est fort. Parfois, lorsqu'il y a un vent qui est fort, ça va coller les vêtements au corps de la personne. Là, ce n'est pas makruh. Là, la personne, c'est pas quelque chose sur laquelle la personne, la personne, elle est responsable auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième point, il ne faudrait pas que « an yachifa ». Il ne faudrait pas que le vêtement soit transparent. Et disent les ulama, ici, transparent, ça veut dire, ça permet de voir ce qui est derrière, sans s'efforcer. Parfois, il y a certains tissus qui sont un peu légers. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de lumière et que la personne va beaucoup porter attention, il se peut qu'elle voit un peu la peau derrière le tissu. Mais ça, c'est n'est pas la norme. Mais si on ne peut pas voir la peau, la aura derrière le tissu, comme ça, de façon spontanée, sans trop, Alors là le le vêtement il passe il passe le test de un vêtement qui couvre la aura donc toujours la yassif la yashif ça ne décrit pas la forme mais ce n'est pas transparent. Sallallahu